Bismillah, alhamdulillah, al-salatu, al-salamu ala wa ala alihi, wa sahbihi, wa manu alahu, amma ba'd. Donc, on commence maintenant le cours numéro 10, dans le tafsir de Surat Az-Zumar. Et ce sont les versets, entre les versets, on commence au verset 67 jusqu'à 75, c'est-à-dire le dernier verset de la Surah. Donc on commence avec la récitation. أعوذ <Sus> بالله من الشيطان الرجيم وما الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام جنب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجئ أبنَّيَّينَ وشهداءٍ وجئ أبنَّيَّينَ وشهداءٍ وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء حتى إذا جاءوها فتحت أقوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلٌ قم يتدون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طب فدخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسفحون بحمد ربهم wa qudiya baynahum bil haqq wa Donc on commence avec l'explication maintenant de ces versets. Marie, euh, il y a des versets très forts hein? Donc euh, il y a le verset soixante-sept. Dans lequel Allah dit ce qui signifie Ils n'ont pas estimé Allah comme il, le de, comme il devrait l'être Alors qu'au jour de la résurrection Il fera de la terre entière une poignée Et les cieux seront pliés dans sa main droite Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe Donc on va lire la, le, le tafsir de ce verset Cheikh Saadi يقول تعالى وما قدر وما قدر هؤلاء المشركون ربهم حق قدره ولا عظموه حق تعظيمه بل فعلوا ما يناقض ذلك من به من هو ناقص في أوصافه وأفعاله وأوصاف وأوصافه ناقصة من كل وجه وفا... وأفعيله ليس عنده نفع ولا ضر ولا عطا ولا منع ولا يملك من الأمر شيئا فسووا في هذا المخلوق الناقس بالخالق الرب العظيم الذي من عظمته الباهرة وقدرته القاهرة أن جميع الأرض يوم القيامة قبضة للرحمن وأن السماوات على سعتها وعظمتها مطويات بيمينه فلا عظمه حق عظمته من سوى به غيره ولا اظلم منه دونك الشيخ Allah subhanahu wa dans ce verset il nous explique que cela c'est-à-dire les mushrikun les idolares, ceux qui avec Allah subhanahu wa Ils, ils, ils associent donc avec Allah Et ils n'ont pas donné à Allah Le respect qu'ils méritent Ils ne l'ont pas estimé comme il, comme il se doit Et en faisant ça Ils ont même euh, Fait ce qui est en opposition Même qu ce qui est en, en opposition Et contraire au respect D'Allah En associant avec Allah Celui qui est imparfait Et, et c'est-à-dire, ils ont associé ce qui est imparfait à Allah Ta'ala, et ce qui est déficient, hein, et faible, ils l'ont associé à Allah Ta'ala. Ce qui est faible et imparfait dans ses descriptions et dans ses actions, ils l'ont associé à Allah Ta'ala. qui fait, euh, ce, ils ont associé à Allah Ta'ala ce qui est imparfait et diminué et, et faible sur tous les plans. Et dans toutes ses actions Et qui ne peut pas profiter Et qui ne peut pas nuire Et qui ne peut pas donner Et qui ne peut pas retenir Et qui ne détient rien du commandement hein, Et qui ne, qui ne détient rien du commandement Et donc ils ont mis à égalité Cette créature imparfaite Avec Allah Le créateur, le Seigneur Le très grand Celui qui parmi les exemples De sa grandeur hein, Et de sa force Et de sa de sa force contraignante, et toute puissance, que tout, toute la terre entière au jour de la résurrection va à la va en faire une seule poignée, hein, et également les cieux seront pliés dans sa dans sa main droite, hein, malgré malgré sa grandeur, c'est-à-dire malgré la grandeur des cieux et La, la grandeur de l'univers qu'on qu observe autour de nous, et bien malgré cette grandeur-là, Allah subhanahu wa est plus grand encore et il prend euh, les cieux et il les plie dans sa main droite. Hein? Donc, il n'y a rien qui est plus grand que Allah subhanahu wa et celui qui a euh, yani associé avec Allah subhanahu wa et qui a mis à égalité ses créateurs avec Allah Taala, eh bien il n'a pas respecté Allah Taala. il ne lui a pas donné le respect qu'il mérite hein? et c'est pour ça que justement après ça, Allah dit « Subhanahu wa ta'ala amma hein? Gloire à lui »« Qu'il soit purifié »« Il est au-dessus de ce qu'il lui associe » et Cheikh Saadi il dit « tanazza wa ta'azama » « Qu'ils soient exaltés et euh, يعni, exaltés et purifiés de ce qu'ils ont associé avec, avec lui, c'est-à-dire avec Allah. » Et quand on retourne au tafsir de l'imam Ibn Kathir, par rapport à ce verset-là, eh bien, il mentionne des points qui ont rapport à ça aussi, et il cite des exemples, des paroles, des salaf. لمن قدي حدث صوفية رسله يقول تعالى وما قدر المشركون وما قدر المشركون الله حق قدره حين عبد معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه القادر على كل شيء المالك لكل شيء وكل شيء تحت قفره وقدرته إلزي que الله سبحانه وتعالى ce qu'il dans ce verset C'est que les mushrikoun, les associateurs, ceux qui associent avec Allah SWT dans l'adoration ou dans une autre des aspects du tawhid, ils n'ont pas estimé Allah SWT comme ils le méritent et euh, ils n'ont pas respecté Allah comme il mérite d'être respecté lorsqu'ils ont adoré d'autres avec lui. Parce que Allah SWT c'est le plus grand et il n'y a rien de plus grand que lui. Et c'est lui qui est le Tout-Puissant. Il a le pouvoir sur toutes choses. Et c'est lui le roi. C'est lui le roi et le maître qui détient toutes choses. Et toutes choses qui existent, tout ce qui existe est sous sa puissance et sous sa contrainte et sa puissance. <médiculé> Mujahid, un des grands savants de Tafsir, a dit que ce verset était révélé à propos de Koreich. <médiculé> Ma عظموه حق تعظيمه grand savant de tafsir, ilyadí, ilyenek nem tiszteletben tartják, amilyeneket tiszteletben tartanak. "Kálmán Kálmán Kálmán Kálmán estimé comme il mérite, c'est-à-dire que s'il l'avait respecté ou estimé comme il le mérite, il ne l'aurait pas démenti. Il n'aurait pas démenti la révélation. Wa Et il dit Abdu'Abbas, radiyallahu anhumain, وما قدر الله حق قدره هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم. فمن امن ان الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره الزيل ابن n'ont pas estime Allah comme il me mérite c'est-à-dire les qui n'ont celui qui a cru en Allah subhanahu wa ta'ala et a la puissance sur toute chose, Alors celui-là il a estimé Allah subhanahu wa ta'ala comme limité. Tu que celui qui n'a pas cru en la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui n'a pas cru eh bien, il n'a pas estimé Allah comme le Et il il ensuite wa ahadith katira ayat al-karima, wa Donc, euh, l'imam Ibn Kassir, qui est en passant l'élève d'Ibn Taymiyyah, un des élèves de l'imam Ibn Taymiyyah, et donc qui est sur la voie des salaf, hein, il dit, au sujet de, de ce verset, verset qu'il y a beaucoup de hadiths qui ont été euh, rapportés et qui sont reliés à ce verset. Et la voie pour comprendre ce, ce verset, ainsi que les versets semblables, Il parle des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et des descriptions d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est de les comprendre selon la voie des salafes. Hein, parce que l'imam ibn Kassir est un salafi. Et il est euh, sur la même voie que son sheikh. cheikh ibn Taymiyyah, cheikh de l'Islam. Donc, il affirme les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, contrairement au Asha'ira, et contrairement au Maturidiyah, contrairement au Djamiyah et au Mu'tazila. Donc, il affirme les attributs d'Allah et il explique que la voie des salafes, c'est de les accepter tels qu'ils sont et de les prendre comme ils sont mentionnés dans la révélation, sans faire de taqif et sans faire de tahrif, C'est-à-dire, sans essayer de chercher à comprendre le commun de ces attributs-là, ou à essayer de les décrire, et sans faire de dé déformation ou de falsification des sens de ces attributs-là. Une réalité taqifine C'est-à-dire qu'on ne demande pas comment sont les attributs d'Allah, comment est la main d'Allah, et comment il va la plier le monde dans sa main droite, hein, et comment est sa main droite, et ainsi de suite. Mais on l'affirme telle qu'elle, et on ne change pas la signification. C'est-à-dire on ne va pas dire la main, ça veut pas dire la main, la main ça veut dire la force, la main ça veut dire la grâce, ou des choses de ce genre parmi les différentes formes de tachrif, qui existent chez les, euh, chez les gens a déformation parmi les Ash'a'ira, ce que vous voulez dire, des noms ou des attributs d'Allah des définitions et des significations qui sont en contradiction avec euh, leur sens dans la langue arabe. Donc ça c'est euh, l'explication ici de Ibn Kassir. On doit retourner à la compréhension des Salaf par rapport à ce genre de verset qui parle des attributs زاد وسيد التفسير في القرآن. يا بقAIL زى وروى البخاري عن عبد الله المسعود قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إسبع والأراضين على إسبع والشجر على إسبع والماء والثرى على إسبع وسائر الخلائق على إسبع. فيقول أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية رواه الإمام محمد ومسلم والترمذي és a nássai wa a Donc, le sheik mentionne que y a apporté par l'imam Al-Bukhari, Salam Abdullah ibn Mas'ud. Il dit qu'un rabbin parmi les rabbins des Juifs est venu voir le messagy d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, oh Mohamed, nous trouvons que nous avons trouvé qu'Allah sallallahu euh, wa jall, il va Euh, les cieux sur un doigt hein? et il va mettre les, euh, les terres sur un doigt et il va mettre les arbres sur un doigt et il va mettre l'eau et les l'eau les, et, et les et les plantes ou la nature sur un doigt l'eau et la terre sur un doigt. Et il va mettre toutes les autres créatures sur un autre doigt. Alors, à ce moment-là, Allah va dire « Je suis le roi ». Et lorsque le juif, le rabbin juif a dit ça, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa arrive jusqu'à ce qu'on voit ses mots pour En confirmation de ce que le rabbin avait dit. Puis, il a, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset 67 de sourate Az-Zumar qui dit Allah قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِعًا قَدَّتُهُ يَوْمَ الْقِيَامًا c'est-à-dire il a récité le verset 67 ils n'ont pas estimé Allah comme il le devrait comme il devrait l'être alors qu'au jour de la résurrection il fera de la terre entière une poignée et les cieux seront dans sa main droite les cieux seront dans sa main droite. Donc ça, c'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, et ça nous montre qu'on doit affirmer que Allah Il a euh, des doigts, Il a une main, Il a des doigts, et qu'Il va faire ce qu'Il ce qui, ce que ce que hein, ce qui a été mentionné dans ce hadith au jour de la résurrection. Hein. Et c'est le prophète s'ensuit fait, a confirmé ce que ce juif là a dit. Et il a pas dit non, il faut pas dire ça, il faut pas affirmer les doigts à Allah, ou il ne faut pas dire que Allah a des doigts, et il n'a pas dit que yani les doigts d'Allah sont semblables à ceux de sa créature, il n'a fait qu'affirmer cette, cette, cette chose-là, et affirmer que Allah est tel qu'il qu est décrit, et s'il si, y avait dans la parole de ce juif, euh, ou de ce rabbin, quelque chose de faux, le messager d'Allah ne l'aurait pas approuvé. Donc ça, c'est pour faire en même temps comprendre que On doit affirmer ce que Allah a mentionné dans le Coran et ce que le prophète a mentionné dans la sunnah. Et ceci, ça fait partie de sa sunnah, puisque c'est quelque chose qu'il a approuvé. C'est qu'il qu a approuvé. Et il y a d'autres hadiths qui mentionnent également les doigts, comme le hadith dans lequel le prophète dit que les cœurs des serviteurs d'Allah sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah. Il les tourne comme il veut. Hein, il les fait tourner comme il veut Il les change comme il veut Donc c'est encore un, un autre hadith Qui affirme que Allah a des doigts Et donc si quelqu'un vous demande hein, Qui a affirmé les doigts Et qui a parlé des doigts Vous dites ça c'est quelque chose Qui a été affirmé par le prophète Dans les, les hadiths authentiques hein, Et donc euh, Si on vous accuse D'anthropomorphisme Ou de tachbih eh bien vous dites Dans ce cas-là, vous êtes en train d'accuser Allah Subhanahu wa Ta'ala et vous êtes en train d'accuser le prophète d'avoir fait de l'anthropomorphisme. Et nous, on dit, on doit affirmer les attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala tels qu'elles qu sont. Et on dit que Allah Subhanahu wa Ta'ala ne ressemble pas à sa création. Et il ne faut pas essayer de l'imaginer ou de décrire le commun, ou il ne faut pas non plus également nier l'attribut ou bien essayer de déformer son sens. Et on dit à ce sujet-là comme à propos des autres attributs d'Allah, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul Il n'y a rien comme lui, il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Donc on affirme ça sans faire de ressemblance entre Allah et sa création. Et on dit que ces droits correspondent à sa majesté et à sa grandeur et correspondent à hein, les attributs d'Allah ensuite le Cheikh il mentionne d'autres narrations de ce hadith là comme par exemple une autre narration de l'imam Ahmed qui rapporte... il dit النبي الكتاب فقال أن الله يحمل على cha da euh, yani le, le même hadith a fait et il dit الله عز وما قدر الله donc ça aussi c'est une autre narration qui a le même sens également et euh, donc il y a beaucoup de narrations semblables. يعني نعىشى aussi que la dernière وقد روى الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ آخر أبسط من هذا السياق وأطول عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها كذا بيده. يعني يحركها فيقول بها ويدبر ويمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا, لا يخرن به Donc ça c'est une autre narration dans laquelle le prophète صلى الله a cité ce verset là et puis il a mentionné en bougeant euh, sa main, hein, il a bougé et il, euh, il disait Allah, le Rabb va se glorifier lui-même et il va dire je suis le Djabbar, je suis Al mutakabbir je suis Al Malik, je suis Al Aziz, je suis Al Karim. Hein, Et dans une autre narration, il, il va dire, « Aïna dunya » Il va dire, après avoir pris toutes les différentes parties de, de, de la création, et après les avoir placées chacun sur un de ses doigts, et après les avoir pliés dans sa main, il va dire, « Je suis Al-Malik, An-Al-Malik, Aïna moulouk Je suis le roi »« Où sont les rois Où sont les souverains de la terre ?» Et ça, c'est rapporté par le membres musulman. Donc, il y a plusieurs narrations de ce hadith-là. Et donc, ça, c'est pour euh, comprendre que ça fait partie des attributs d'Allah et de ce que les gens de al Sunna ou Jama'a affirment. Et c'est une réfutation en même temps des gens de Bid'a, les gens qui annulent ou qui, euh, qui nient les attributs d'Allah, et qui refusent d'affirmer à Allah ce que Allah s'est affirmé, pour lui-même, parmi les différentes sectes de Beda'a qui ont dévié sur la question des noms et des attributs, comme on a dit, comme les Djamiyya, qui nient complètement les noms et les attributs, ou bien les Mu'tazila, qui nient euh, les attributs en affirmant les noms, ou bien les Asha'ira et les Maturidiyya, qui affirment sept ou huit attributs, et qui nient les autres. Donc la voie d'Ahl et le jamaa c'est d'affirmer toutes les attributs sans exception, et tous les noms Sans exception, Tout ce qui est mentionné dans la révélation, on l'affirme à propos d'Allah et on nie, le, le, la, on, on nie la ressemblance entre Allah et sa création. Et on ne cherche pas le commun et on ne nie pas les attributs. Hein? Ça c'est la voie d'Ahl-Sunnah et on ne défend pas le sens des noms d'Allah. Et euh, vous savez également, si vous avez étudié Kitab-Tawheed, Que le dernier chapitre dans le Kitab tawheed justement, c'est l'explication de ce verset-là et la mention de ce verset-là. Donc, c'est quelque chose qui est relié donc au Tawheed, puisque ça fait partie des attributs. Tawheed al-asma'i wa sifat. Donc, ayant dit ça, maintenant, on passe au prochain verset, le verset 68, et soit, euh, 68 à 70. Allah subhanahu wa ta'ala dit « ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بالنبين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون كل نفس ما وهو On soufflera et on soufflera dans la trompe. Et voilà que ceux qui seront, euh, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra, hein, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis on y soufflera à nouveau et les voilà debout à regarder. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Le livre. Hein, le livre où sont consignés les actions des hommes sera déposé et on fera venir les prophètes et les témoins. On décidera parmi eux en, en, en toute équité et ils ne seront point lésés. » Donc, euh, le Cheikh Sa'adi, il explique ça. Il dit, euh, « Na'am, « Lama لما خوفهم تعالى من عظمته خوفهم بأحوال يوم القيامة ورغبهم وره ورهبهم فقال ونفخ في السو وهو قرن عظيم لا يعلم عظمت لا يعلم عظمته إلا خالق إلا خالقه ومن أطلعه الله على علمه من خلقه a après avoir fait peur à ses serviteurs en, en ayant mentionné sa grandeur, il leur fait peur en mentionnant les situations et les états qui vont se, qui vont se présenter au jour de la résurrection, et il, leur, il, les, il les incite Et il les fait il leur, il leur fait peur, il les incite et il leur fait peur. C'est-à-dire il les incite dans le sens qu'il les encourage avec des choses qui euh, les encouragent à faire le, le bien pour obtenir le paradis, et il leur fait peur en leur mentionnant sa menace, hein? il les incite en mentionnant sa promesse et il leur fait peur en mentionnant sa menace. Dans les versets qui suivent, il dit Wanufe c'est à dire qu'on souffle, soufflera dans la trompe. Et c'est comme un genre de, une genre de corne, un genre, genre de corne immense, personne ne connaît sa grandeur excepté son créateur ou celui à qui Allah lui en a donné la connaissance parmi ses créatures, les messagers hein, et les anges et... Euh, il dit donc personne ne connaît excepté son créateur ou celui à qui il a donné la science de saint et il va l'ange Israfil alayhis salam qui est un des anges rapproché d'Allah et un des porteurs du trône de d'Allah subhanahu va souffler dedans fa sa'iqah ay rashya aw mata ala ihtilaf al-qawlayn men fi as wa men fi al-ard ay لما لما لما سمعوا نفقة الصور أزعجتهم من شدتها وعظمها ويعلمون أنها مقدمة له إلا من شاء الله ممن ثبته الله عند النفقة فلم فلم يصعق كالشهداء أو بعضهم وغيرهم وهذه النفقة الأولى Nafqa al-Caq, Nafqa al al Donc le Sheikh explique qu'ils seront foudroyés. Ils seront foudroyés, c'est-à-dire que lorsque ils vont entendre ce premier coup de trompe, eh bien, à ce moment-là, ils vont tous tomber sans connaissance, ou bien certains, euh, ou bien mourir. Soit ils vont tomber sans connaissance, ou ils vont mourir, selon les deux différentes opinions à ce sujet-là. Parmi les savants de Tafsir, certains disent qu'ils vont tomber sans connaissance, d'autres ont dit ils vont mourir à ce moment-là. Euh, C'est-à-dire ceux qui sont dans les cieux, et tout, tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, ils vont tous être foudroyés lorsqu'ils vont entendre ce premier coup de... Euh, de trompe à cause de sa force et à cause de sa grandeur hein? et à cause de ce qu'ils savent du fait que c'est l'introduction du reste de ce qui va se produire par la suite donc ils savent que c'est la fin donc, ils vont tous être foudroyés excepté celui que Allah a voulu épargner même Allah parmi ceux que que Allah a raffermi lors de ce coup de trompe. Et donc, ils ne seront pas foudroyés avec les autres parmi eux, comme exemple, les martyrs ou certains d'entre les martyrs et d'autres également. Et ça, c'est le premier coup de trompe hein, qui est appelé ou qu'on appelle « nafratus euh, sa'if » ou « nafratul faza » c'est-à-dire le, le, le, le soufflement de de foudre a foudre ou bien de la de la peur ثم نُسخ فيه أخرى النفخة الثانية نفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون أي قد قاموا من قبورهم ل لبعثهم وحسابهم قد تمت منهم الخلقة الجسدية والأرواح وشخصت أبصارهم Yavzorun Mala sayaf'alullahu Bihim Donc, euh, Maintenant, ensuite, Allah s.a. Va souclier, va, va ordonner Qu'on source le deuxième coup De trompette, ou de trompe Et, à ce moment-là Ils vont tous Être ressuscités et ça, c'est le soufflement De la résurrection C'est pour dire que Tout le, monde, tout le monde sera ressuscité, et les voilà qui, sont, qui seront debout, en train de regarder. Hein. Voilà, debout, en train de regarder. Et euh, le shaykh, il dit, c'est-à-dire qu'ils seront, ils seront déjà sortis de leur tombeau, hein, de leur tombe, et Allah les a ressuscités, il les a ramenés à la vie, C'est-à-dire qu'on leur a redonné leur création, leur corps, hein, leur, leur, leur, leur corps physique, et leur âme. Hein, et leur, euh, leur regard est fixé. Leur regard est, fi est fixé à ce moment-là. Oui. Ensuite, le il dit, « Yanduroun, mada bihim ?» ذي ينظرون il regardent ce que Allah va faire avec eux. واشرقت الارض لوهس 6 és És a et la terre resplendira et la lumière de son Seigneur et la lumière de son Seigneur et le livre sera déposé et on verra venir les prophètes et les témoins on décidera parmi eux en toute équité ils ne seront point lésés le cheikh saadi il dit wa ashraqat al-ardu bi-nuri rabbiha يعني علم من هذا ان الانوار الموجوده تذهب يوم يوم القيامه وتضمحل وهو وهو كذلك فان الله أخبر أن الشمس تكور والقمر يخسف والنجوم تندثر ويعني يكون الناس في ظلمة فتشرق عند ذلك الأرض بنور ربها بنور ربها عندما يتجلى وينزل للفصل بينهم وذلك اليوم يجعل الله للخلق قوة وينشأهم نشأة يقوون على أن لا يحرقهم نوره ويتمكنون أيضا من رؤيته وإلا فنوره تعالى عظيم لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه وإنه Donc, euh, le, le Sheikh explique que quand Allah dit ce qui signifie que la terre resplendira de la lumière de son Seigneur, c'est-à-dire qu'on sait de cela que les lumières qui existent actuellement vont disparaître au jour de la résurrection et vont être détruites. C'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, Il n'y aura plus de soleil, de lune ou d'étoiles. Les gens vont être dans l'obscurité parce que Allah nous a mentionné dans les versets hein, que, le, que le soleil va être obscurci et que les étoiles vont devenir ternes et que les étoiles, les étoiles vont devenir ternes. Et il dit ensuite que même La lune la lune va également devenir sombre, elle va être couverte, elle va plus faire de lumière. Et il dit ensuite, Les hommes seront dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et à ce moment-là la terre va être illuminée par la lumière de son Seigneur, lorsque Allah va se manifester et qu'il va descendre pour établir le jugement entre eux. Et ce jour-là, Allah va donner aux hommes une force, Allah va donner à la création une force et il va les créer d'une manière qui va leur donner la capacité d'endurer et de supporter, la vue de la lumière d'Allah pour ne pas qu'il brûle par sa lumière. Et donc, ils seront capables de le voir. Excepté que, euh, excepté que sa lumière, la lumière d'Allah est une lumière immense. Et si Allah montrait sa lumière dans ce monde actuellement, et eh bien les éclats de son visage auraient complètement euh, Brûler tout ce que son tout ce, tout ce sur quoi Allah pose son regard parmi euh, sa création. Hein? Donc, regardait, si euh, yani Allah Ta'ala on pouvait voir sa lumière dans ce monde, eh bien euh, les éclats de son visage auraient fait brûler tout ce qui touche le regard ou tout ce que le regard d'Allah Ta'ala touche de sa création. Donc, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va donner à sa création une capacité d'être capable d'endurer la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, euh, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, « Wa wudi'a al-kitab » C'est-à-dire, les livres seront posés. Les livres des actions des hommes. Le chef, il dit, « Hey, kitabu l'a'mal, wa diwanuhu, wa wudi'a wa nushirah. ليقرأ ما فيه من الحسنات والسيئات كما قال تعالى ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر ولا يظلم ربك أحدا ويقال للعامل Mintama bil adliwalinsa epora kitabak kafabinaum alay kahsiba. Donc les livres seront posés, ce sont les livres des actions et le recueil des actions, et ces livres là seront euh, posés et seront ouverts, et on va lire ce qu'il y a dedans comme bonne action et comme péché, comme des et comme Mauvaises actions, comme Allah le mentionne dans le Surat al le verset 49, dans lequel Allah dit ce qui signifie et on déposera le livre de chacun, alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire malheur à nous. Qu'a donc ce livre à, à, à, à Qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital? C'est-à-dire, ni grand péché, ni petit. Okay. C'est comme s'ils sont, ils sont étonnés, ils sont choqués. Ils disent, malheur à nous, qu'a qu donc ce livre hein, de ne rien omettre de ce qu'on a commis comme grand péché ou petit, <coughs> ou petit ou grand. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait de tort à personne. Et, Yannick, euh, <coughs> on va dire à la personne, qui a fait des act ses actions... Hein, pour leur montrer... la, la justice totale... Hein, et... Euh, l'honnêteté la, la justice... dans le jugement... on va leur dire... voici ton livre... lis ton livre... Hein, tu es capable aujourd'hui... De, de faire tes comptes par toi-même... parce que ce sont tes actions... qui sont écrites dans le livre... et c'est ce que tu as fait... Hein, qui est écrit dedans... ensuite il zi Allah subhanahu wa ta'ala عن bin-nabiyin wa 'an umamihim wa والأرض بينهم donc le on va ramener les prophètes pour qu'ils soient questionnés au sujet de leur transmission du message ainsi que on va ramener Euh, ils vont être questionnés au sujet de leur, de leur, au même de leur nation, de leur peuple, et ils vont témoigner contre eux. Wa shuhada, ainsi que les témoins parmi les anges et parmi les membres, c'est-à-dire que même les, le, le, les membres de ton corps vont témoigner hein, contre toi. même la terre va témoigner, elle va parler. Hein et on va juger on va trancher entre eux et juger entre eux en toute vérité et ils ne seront point lésés on décidera entre eux en toute justice cheikh al adl tam wal al وكتابه الذي هو اللوح المحفوظ محيط بكل ما عملوه والحفظة الكرام الذين لا يعصون ربهم قد كتبت عليهم ما عملوه وأعدل الشهداء وأعدل الشهداء قد شهدوا على ذلك الحكم فحكم بذلك من يعلم مقادير الأعمال ومقادير استحقاقها للثواب والعقاب فيحصل حكم يقر به الخلق ويعترفون لله بالحمد والعدل ويعرفون به من عظمته وعلمه وحكمته ورحمته ما لم يخطر بقلوبهم ولا تعبر عنه ألسنتهم ولهذا قال لذلك الشيخ يتكلم سيلا جستيس تتالي أبسولي Hein? Et la grande justice qui va être établie Au jour de la résurrection Parce que c'est un jugement Qui va être émis Par celui Qui ne fait même pas un poids d'atome D'injustice Celui qui enveloppe toute chose hein? Celui qui enveloppe toute chose Et son livre hein? Et son livre Qui est al -mahfouz", Les tables préservées Enveloppe toute chose de sa science de même que Al Haffazatul Kiram, Al Kiram, c'est-à-dire les nobles gardiens parmi les anges qui ne désobéissent pas à l'ordre de leur Seigneur, hein, qui, vont, euh, qui ont tout préservé et écrit ce qu'ils ont fait comme action, hein, et ils sont les et on va ramener également les plus nobles témoins hein, qui, qui ont témoigné de cela. Et, on va juger, et ils vont euh, juger. Hein? Ils vont juger. Donc, Allah s.a. va juger de ce jugement-là parce que c'est lui qui connaît les différentes mesures des actions et ce que les actions méritent comme récompense ou comme châtiment. Hein? Il connaît la valeur des œuvres. Et la, la valeur de ce que, ce que ces œuvres-là méritent. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala va, euh, va émettre son jugement et toute la création va reconnaître la louange et la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils vont savoir, par, par ce jugement-là, sa, grand, sa grandeur, ainsi que sa science, ainsi que sa sagesse, ainsi que sa miséricorde, À un, tel, à un tel point que même les cœurs ne peuvent même pas imaginer à quel point cette justice-là va être grande, et aucune langue ne serait même capable de l'exprimer. Et c'est pour ça que Allah Taala Il dit à la fin du verset ou euh, au verset suivant, le verset 70 وَأُوفِيَ كُلُّ نَفْسٍ مَا C'est-à-dire ce qui signifie et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré hein, et et euh, pour ce il, et Allah il connaît il, il connaît mieux ce qu'ils font il connaît mieux ce qu'ils font euh, ensuite le, le chef explique les versets 71 à 75 hein, les versets 71 à 75 dans lesquels الله سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسقَ الذين اتقوا رَبَّهُمْ إلى الجَنَّةِ الزُمَرَ حَتَّى إذا جَآؤُها وفُتِحَتْ أَبوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَدُخُلُوا خالدين خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُللهِ الذي الَّذِي صَدَقْنَا وَعْدَهُ وَأُورَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّءُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَى صَنِعْ مَأْجُرَ Donc, euh, les الملائكة حافين من حول العرش 71. On va commencer par celui-là. Et ceux qui avaient mépru seront conduits par groupe, à l'enfer. Et euh, quand Allah dit zumara, ici c'est de là que vient le nom de cette sourate. C'est ici que vient le nom de la Sourate zumar à cause justement des groupes qui sont rassemblés et amenés à l'enfer. Euh, yani, euh, ici, il dit, « Puis, quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront, et ces gardiens leur diront, « Des messagers choisis parmi vous ne vous ont-ils pas venus, vous récitant les versets de votre Seigneur ?» Et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici, ils diront, si, mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les Mekrians. Donc le Cheikh Sadi, il parle de ce verset là. Il dit وَالَّذِينَ فَرَّقَهُمْ تَعَالَى عِنْدَ جَزَائِهِم كَمَا اشْتَرَكُوا فِي الدُّنْيَا لِلْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ وَالتَّقْوَى وَالْفُجُورِ فَقَالَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ أي سُوقًا وَعَنِيفًا يعني سوقًا عنيفًا يُضْرَبُونَ بِالصَّوْتِ الْمُوجِعَةِ وَالزَّبَانِيَةُ الْغِلَاظُ الشِّدَادُ إِلَى إِلَى وأفضى وأفضى موضع وهي جهنم التي قد جمعت كل عذاب وحضرها كل شقاء وزال عنها كل سرور وكما قال تعالى يوم يدعون يوم يدعون إلى نار جهنم دعاء أي يدفعون إليها دفعا وذلك Látnak őket, és azzal a szavakkal, amiket euh, la, le, le, la a próféta írt, hogy a próféta azt mondta, hogy a próféta azt mondta, hogy a próféta azt mondta, hogy a próféta azt mondta, hogy a a próféta azt mondta, hogy a próféta a próféta a Euh, ensemble au jour de la résurrection et il va, les séparer selon, euh, yani il va les séparer au moment de la rétribution de la même manière qu'ils étaient euh, séparés et divisés dans la vie de bas entre la foi et la mécréance, la piété et la perversité. Allah subhanahu wa ta'ala va dire, hein, Allah Allah Allah Ils seront, C'est comme s'ils seront conduits hein, On va les conduire Ceux qui ont mécru On va les conduire vers l'enfer Et Allah, euh, le chef, il explique que C'est-à-dire qu'ils vont être conduits De façon violente Et ils vont être euh, frappés Par des fouets qui font mal hein, Qui leur fait, qui, qui sont douloureux Ils vont recevoir des coups de fouet Douloureux à ce moment-là Et les anges de l'enfer Zadaniya Hein, qui sont des anges qui sont sévères et durs. Vont les frapper et vont les conduire vers l'enfer, qui est la, la prison la plus la, la prison la plus dure et la plus mauvaise et l'endroit le plus euh, le plus dur également. Et c'est l'enfer qui euh, réunit tous les châtiments possibles hein, et qui réunit et qui rassemble également euh, dans lequel est présent. Il y en a, y a tout, ce est, de, de, tout ce qui est existant comme malheur et qui, et dans lequel il n'y a aucune forme de bonheur hein, et de joie. Et comme Allah le dit dans, euh, dans, dans un autre verset, dans une autre sourate, il dit « Yawma yuda'una ila nari jahannam da'a » C'est-à-dire le jour où on va les amener en enfer, qu'ils vont être poussés dans l'enfer. Na'am, le jour où ils seront brutalement poussés au feu de l'enfer. ils seront poussés vers l'enfer. Pourquoi? Pourquoi ils sont poussés vers l'enfer? Le chef il dit, ils sont poussés vers l'enfer parce qu'ils refusent d'y entrer. Hein? Donc ils sont tirés et sont conduits par groupe vers l'enfer et ils sont tous séparés en groupe. Donc chaque groupe avec avec son groupe. Hein? selon les actions qu'ils ont faites c'est-à-dire ils se maudissent les uns les autres hein? Ils, se, ils sont tous réunis par groupe selon leurs actions selon leurs péchés, selon leurs égarements, et euh, ils se maudissent les uns les autres et ils se désavouent les uns des autres hein? chacun se désavoue de l'autre parmi eux أي فами المخريين أي المشركين أي الكفار أي المنافقين أي الوجن الذين قاموا بذنوبهم الله سبحانه وتعالى يعاقبهم حتى إذا جاءوها أي وصلوا إلى ساحتها فتحت لهم لأجلهم لقدومهم وقر، وقر Donc jusqu'à ce qu'ils arrivent jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'enfer et ces portes s'ouvriront et ces portes s'ouvriront. Le chefkh a dit jusqu'à ce qu'ils arrivent devant la place devant les portes de l'enfer, les portes s'ouvrent automatiquement. Les portes s'ouvrent immédiatement hein, pour les faire rentrer. Il faut les amener à l'enfer pour qu'ils y tombent. Donc il n'y a pas de délai. Surtout qu'ils arrivent, les portes s'ouvrent, ils tombent hein, dans l'enfer. Et ensuite, euh, Allah a dit dans le verset, alam ya'tikum rusulun minkum ay min jinsikum ta'rifunahum wa ta'rifun thiqahum wa tatamakkanun min at-talaqi anhum yatluuna 'alaykum ayati rabbikum allati arsalahum Allahu biha adall 'ala al le et les gardiens de l'enfer Hein, les anges qui sont les gardiens de l'enfer leur diront hein, et le cheikh, il explique, ils disent ils sont là les gardiens de l'enfer pour les féliciter du malheur éternel qui les attend et du châtiment éternel qu'ils vont subir et pour les blâmer également des actions qu'ils ont faites qui qui, des actions qu'ils ont faites qui les ont conduits en enfer dans cet endroit hein, dans cet endroit mauvais Donc les gardiens leur demandent n'est-ce pas que des messagers d'entre vous sont venus vers vous c'est-à-dire des messagers de la même espèce que vous que vous connaissez et qui vous connaissent et que vous êtes capables de prendre la science d'eux et d'apprendre d'eux vous étiez capable d'apprendre avec eux Yatluna alaykum ayati rabbikum Allah les versets de votre Seigneur que Allah a envoyé avec eux et qui indique et qui prouve la vérité et la certitude de avec les preuves les plus claires. Hein? Et euh, ils vous avertissent euh, de la rencontre que vous allez avoir ce, euh, yani en ce jour, c'est-à-dire, ne vous ont-ils pas avertis de la rencontre de ce jour que, que voici C'est-à-dire, ça c'était... Qu'est-ce qui était obligatoire pour vous de suite Et vous, vous auriez dû faire attention et prendre garde hein, au châtiment de ce jour en utilisant la, la crainte d'Allah et la piété, à taqwa, hein. mais votre état était contraire à cet état. Hein. Et donc, c'est pour ça que vous n'avez pas pris en considération le message. « l'eau مقرين بذنبهم وأن حجة الله قامت عليهم بلى قد جاءنا رسل رسل ربنا بآياته وبيناته وبينوا لنا غاية التبيين وحذرونا من هذا اليوم ولكن حق كلمة العذاب على الكافرين أي بسبب كفرهم وجبت عليهم كلمة العذاب التي هي لكل من كفر بآيات الله وجحد ما جاء به المرسلون فاعترفوا بذنبهم وقيام الحجه عليهم c'est gens-là qui sont poussés vers l'enfer ils répondent et ils diront si c'est-à-dire oui des messagers nous sont venus avec des versets et des preuves où nous avertir de ce jour c'est vrai c'est la vérité mais yani, yani, le chef dit, donc, euh, Ils reconnaissent de leur péchés Et ils reconnaissent que la preuve d'Allah a été établie contre eux. Donc ils disent, certes, oui, des messagers sont venus de la part de notre Seigneur avec des versets clairs qui nous ont été clarifiés. Ils nous ont expliqué les choses et clarifié les choses de la meilleure façon, et de la façon la plus complète. Et ils nous ont avertis hein, de ce jour. Mais, il y a Comme euh, al il, il le mentionne, mais ils disent mais c'est avéré juste contre nous hein, le décret du châtiment d'Allah contre les mécréants. Donc il dit le Cheikh... Hey. Donc le Cheikh il explique il dit à cause de leur mécréance, Hein, eh bien la, la parole du châtiment s'est avérée obligatoire pour eux et euh, c'est-à-dire que ce châtiment il est pour toute personne qui rejette les versets d'Allah subhanahu taala et qui nie ce que les messagers ont apporté et à ce moment-là ils reconnaissent leur péché et euh, ils admettent ce qu'ils ont fait et ils admettent ils reconnaissent que la preuve a été établie contre eux fatila faqila lahum adkhulu faqila lahum ala wajhi al-ihana wa izlal adkhulu jahannam kulla ta'ifatin min تدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها أبدا لا يضعنون عنهم ولا يفتر عنهم العذاب ساعة ولا ينظرون فبئس مثوى المتكبرين أي بئس المقر النار مقرهم وذلك لأنهم تكبروا على الحق فجازهم فجازاهم الله minden jensi amalihim Bil-ihanati Wa-zulli Wa-l-khizhi Donc euh, Yani Allah SWT Il leur dit Par la suite Ce qui s'élifie Donc et Il leur sera dit Pour les humilier Et pour les Rabaisser Rabaisser Par les portes De l'enfer Par les portes De l'enfer Et comme c'est mentionné Dans un autre verset L'enfer Elle a sept porte et la sept porte Et le sheik, il dit... Ça, c'est dans surat Al-Hijr... Donc, l'enfer, il a cette porte... Et il dit... Chaque groupe va rentrer par une porte... Qui lui correspond... Et qui est en accord avec son œuvre. C'est-à-dire, pour y demeurer éternellement... Et ils ne vont jamais avoir de répit... De, dans ce châtiment... Et on ne va pas leur donner de pause... Hein? dans le, le, la punition donc euh, c'est à dire quel mauvais lieu quel mauvais gîte de séjour des orgueilleux qu'il est mauvais le gîte ou le lieu de le lieu de séjour des orgueilleux c'est à dire comme c'est un mauvais endroit Et le, le, leur lieu de séjour où ils vont rester éternellement, c'est l'enfer. Pourquoi Parce qu'ils se sont enflés d'orgueil contre la vérité. Et Allah les a donc rétribués par quest ce qui correspond à la même catégorie que leurs actions. Comme ils se sont enflés d'orgueil, et bien Allah les a humiliés. Hein Il répond à ce péché-là, le péché de l'orgueil, en humiliant... Akkor azokat, akiket később a Jézus elmondott, és azt mondta, hogy a Jézus elmondott, hogy a Jézus elmondott, hogy a Jézus elmondott, Euh, le cher, il a lu, et on a lu le tassis du verset 71, et ceux qui ont mécru seront conduits par groupe. Hein, on a lu ce verset-là, on a lu l'explication, le, et ensuite le verset 72, Allah a dit maintenant aux gens du paradis, euh, le verset 72, pardon, c'est euh, euh, au sujet des gens de l'enfer. « Entrez, leur dira-t-on, par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Qui est mauvais le lieu de séjour jours orgueilleux. Le verset 73 « Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Puis quand ils, quand ils, quand ils, quand ils y parviendront, et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront, « Salut à vous, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. » Donc il explique maintenant ce verset. Donc il dit, et les gens du paradis hein, sont amenés et sont conduits, hein, ceux qui ont cru, ceux qui ont eu la crainte, ceux qui ont eu la taquois et qui ont, qui ont eu la, la crainte de leur Seigneur et qui ont été pieux envers leur Seigneur, en établissant son torgif et en agissant selon son, son obéissance, ils seront conduits de façon noble et de façon honorée, hein, ils vont être euh, rassemblés hein, en délégation hein, en délégation et euh, ils vont être ramenés par groupe au paradis donc il dit ils vont être heureux et ils vont se réjouir chaque groupe avec euh, le groupe qui lui correspond selon son action hein, et selon sa catégorie. Hein. On sait qu'il y a euh, différentes, portes, différentes portes pour le paradis, hein, et il a, comme il y a différentes portes pour l'enfer. Donc, je ne me souviens plus si le nombre de, de portes de, de, du paradis, c'est sept euh, ou huit J'ai oublié, bon, ce n'est pas grave. De toute façon, les gens du paradis sont amenés et chacun selon euh, les, les actions qu'ils qu faisaient. Et donc, on, comme on, on connaît le hadith, qu'au jour de la résurrection, chacun sera appelé par euh, l'action qu'il faisait. Hein? Et il euh, y en a qui seront appelés par la porte des jeûneurs, des jeûneurs qu'on appelle « Bab Rayyan » et il y en a d'autres qui seront appelés par une autre porte et c'est dans, ce, dans un hadith que euh, Abu Bakr anhu a dit est-ce qu'il y aura des gens qui seront appelés de toutes ces portes en même temps et le professeur a dit oui et j'espère que tu en seras un d'entre eux ou je crois que tu, vas, tu seras un d'entre ceux-là ouais. donc c'est euh, un exemple de ça et donc ça prouve qu'il y a différentes portes qui sont selon les différentes actions, et les groupes dont des gens du paradis vont rentrer selon les œuvres qu'ils faisaient. Euh, jusqu'à ce qu'ils y arrivent, وأنا دخولها ونعيمها وفتحت لهم أبوابها فتح إكرام لكرام الخلق ليكرموا فيها وقال لهم خزنتها تهنئة لهم وترحيبا سلام عليكم أي سلام من كل آفة وشر وحال عليكم طبتم أي طابت قلوبكم بمعرفة الله ومحبته وخشيته وألسنتكم بذكره وجوارحكم بطاعته فبسبب طيبكم ادخلوها خالدين لأنها الدار الطيبة ولا يليق بها إلا الطيبون دونك يعني lorsqu'ils arrivent devant les portes ils sont accueillis par les plus accueils et Ils descendent dans les demeures les plus, les plus confortables et les plus belles, et ils sentent l'odeur du paradis, et ils y entrent, hein, ils y entrent, ils entrent dans les délices, et on leur ouvre la porte, et on leur ouvre de façon honora honorable à cause de l'honneur de, de, de cette créature, de cette création, parce que On sait que la première des créatures pour qui on va ouvrir la porte du paradis, c'est le prophète Mohammed s.a.w. après qu'il est demandé, on lui ouvre. Ce n'est pas comme les gens de l'enfer qui, aussitôt qu'ils qu arrivent devant la porte, la porte s'ouvre pour eux tout de suite et ils tombent en enfer. Tandis que les portes du paradis, le prophète s.a.w. arrive devant et il frappe et on lui demande hein, qui est là et il répond et il dit, je suis Mohammed et... Euh, on lui dit, c'est à toi qu'on nous avait ordonné de nous rire qu à, à, et à personne d'autre que toi et donc à ce moment-là, les portes s'ouvrent et ils sont euh, permis d'entrer dans, dans le paradis et il dit euh, donc c'est pour les honorer hein, pour les honorer de cette façon wa les gens qui sont les gardiens du paradis, les anges qui sont les gardiens du paradis leur font des, euh, des félicitations et les accueillent avec, euh, avec beaucoup de... de yani avec la bienvenue et avec euh, la joie, hein, avec le, yani les accueils chaleureux et euh, ils, leur, euh, ils leur donnent le salut. Hein, ils leur disent paix sur vous. Paix sur vous. Salam alaikum. C'est-à-dire yani, soyez en paix et soyez exempt de tout mal et de tout de tout état mauvais. Hein? Sur vous, vous avez été bons, c'est-à-dire vos cœurs ont été bons à cause de la connaissance d'Allah et de l'amour d'Allah et de la crainte d'Allah, et vos langues ont été bonnes à cause de son rappel, de même que vos corps ont été bons par rapport à, au fait que vous avez utilisé ce corps pour son obéissance. Alors, à cause de, de, de cette bonté, entrer, entrer dans le paradis pour y demeurer éternellement, parce que c'est la demeure de la bonté, qui ne correspond ou qui ne convient qu'à ceux qui ont été bons. C'est la demeure de la bonté qui ne convient qu'à ceux qui ont été bons. Et il dit ensuite وَقَالَ <t> فِي <'enfin> وفتحت بالواو إشارة إلى أن أهل أن أهل النار بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها من غير إنذار ولا إهمال ليكون فتحها في وجوههم وعلى وصولهم أعظم لحرها وأشد وأشد العذابها أما الجنة فإنها الدار العالية الغالية التي لا يوصل إليها ولا ينال كل أحد ولا ينالها كل أحد إلا من أتى بالوسائل الموصلة إليها ومع ومع ذلك فيفتح يح فيحتاجون لدخولها لشفاعة أكرم الشفاعة عليهم فلم تفتح تفتح لهم بمجرد ما وصلوا إليها بل Yastashfi'una illallah bi-Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hatta yashfa' fayushafi'uhullahu ta'ala Donc, le sheikh, il explique que dans ce verset ici, comme je vous expliquais aussi tout à l'heure, je vous ai mentionné ça, mais le sheikh, là, il l explique plus en détail, il dit que par rapport à l'enfer, Allah mentionne que directement quand ils arrivent devant les portes, elles sont Tandis que quand c'est le paradis, il euh, y a le waou » qui a été rajouté, hein? Ça c'est pour l'enfer. Tandis que pour le paradis, hatta wa Et ça c'est pour montrer que les gens de l'enfer, aussitôt qu'ils arrivent, devant l'enfer, ses les, portes s'ouvrent. Et ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de, de répit. Aussitôt qu'ils arrivent, les portes de l'enfer s'ouvrent dans leur visage à leur arrivée avec la grande chaleur et la, le dur châtiment. En ce qui concerne le paradis, c'est différent, parce que c'est une demeure élevée et précieuse et Euh, on ne peut pas y entrer Ou y arriver euh, Ce n'est pas n'importe qui Qui peut y entrer ou qui peut y arriver Excepté Celui qui a, qui a fait les causes Et qui, qui a pris les moyens Nécessaires pour y arriver hein? Et Malgré cela Ils ont besoin Pour y entrer De l'intercession de, de la plus noble des, Du plus noble des intercesseurs euh, Et Yani, elle ne sera pas ouverte, cette porte, aussitôt qu'ils arrivent. Mais, ils doivent demander à Allah, subhanahu wa par l'intercession de son prophète, jusqu'à ce qu'il intercède pour eux. Et Allah subhanahu wa va permettre au prophète d'intercéder à Allah pour demander que les portes soient ouvertes, et les portes seront ouvertes à ce moment-là. Et donc ça ça fait partie des intercessions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa salam qui lui sont spécifiques et exclusives. Hein Et il dit wa fi al-aya wa fil dalilun ala anna an-nar al wal janna lahum abwab tuftah wa tughlaq wa anna li kullin minhumah khazana wa huma ad-daran al-khaliqah al-khalisatan le sheikh, il dit il y a également dans ces versets une preuve que l'enfer et le paradis ont des portes et que elles, elles s'ouvrent et elles se ferment et que chacun d'entre eux c'est-à-dire chacun du paradis et de l'enfer ont tous les deux des gardiens et ce sont deux demeures le paradis et l'enfer, ce sont deux demeures qui sont, Yani, uniquement réservées à ceux qui les méritent. Ceux qui méritent l'enfer rentrent en enfer, ceux qui méritent le paradis rentrent au paradis, contrairement à tous les autres endroits et toutes les autres maisons où n'importe qui peut rentrer sans condition. Le paradis et l'enfer, ce n'est pas la même chose. واستقرارهم حامدين ربهم على ما أولاهم على ما أولاهم ومن عليهم وهداهم الحمد لله الذي صدقنا وعده أي وعدنا الجنة على ألسنة رسله إن آمنا إن إن إن إن آمنا وصلحنا فوفى لنا بما وعدنا وأنجز لنا ما, منا ما منانا أورثنا الأرض أي أرض الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء أي ننزل منها أي مكان شئنا ونتناول منها أي نعيم أردنا ليس ممنوع عنا شيء نريده فنعم أجر العاملين الذين اجتهدوا بطاعة le chef il dit que ils ont dit au moment de, de leur entrée, hein, lorsque les gens du paradis rentrent dans le paradis et qu'ils y, y installent et qu'ils vont y demeurer, ils disent en glorifiant leur Seigneur pour ce que Allah subhanahu leur a donné comme faveur et pour les avoir guidés louange à Allah celui qui hein, a fait euh, yani, qui a, celui qui a tenu sa promesse envers nous louange <messant> à Allah celui qui a tenu sa promesse envers nous c'est à dire il nous avait promis par la langue de ses prophètes et de ses messagers il nous avait promis le paradis si on était croyant et si on était bon et euh, il nous a tenu cette promesse qu'il nous avait faite et yani, il nous a donné ces faveurs qu'il nous, euh, yani, qu nous avait promis il nous, a, euh, yani, il nous a fait hériter de la terre Et le shérif explique que c'est la terre du paradis. C'est-à-dire, nous pouvons euh, nous, nous installer dans le paradis là où nous voulons. Hein. Parce que quand on dit euh, « il y en a la terre », parmi les pour faire, y en a parmi comme par exemple les, les témoins de Jéhovah, ils ne croient pas en l'enfer et euh, ils, ils, ils, ils croient que le paradis, c'est sur la terre faut pas que le paradis c'est yani, dans un, une autre un, un autre endroit que la terre donc euh, quand Allah subhanahu wa taala dit il nous a fait éviter de la terre à n'est pas la terre euh, de, de la dunya la terre du paradis hein, parce que le sol c'est à dire le sol du, du, du paradis ici et on on peut s'installer où on veut, peu importe l'endroit, on peut s'installer dans le paradis et on peut aller et prendre tout ce qu'on désire comme, comme délice, qu'on désire ou qu'on veut. Il n'y a rien qui nous est interdit de faire. Hein. Il n'y a rien qui nous est empêché de ce qu'on veut. Donc, euh, Fani'ma c'est-à-dire, on dit, fani'ma adjru euh, l'amilin, que la récompense de ceux qui ont fait le bien est excellente. Hein? Que la récompense de ceux qui ont le bien est excellente. C'est-à-dire, ceux qui ont fait des efforts dans l'obéissance de leur Seigneur, dans un temps qui était très court, hein? Hein? Qui, était, qui était très limité, Mais ils ont fait du bien dans ce temps-là qu'ils étaient sur la terre et à cause de ça, en récompense de ça, ils ont eu un grand bien qui est éternel et qui, et qui dure éternellement par la suite. <mère> التي يكرم الله فيها خواص خلقه ورضيها الجواد الكريم لهم نزلا وبنى أعلاها وأحسنها وغرسها بيده وحشاها من رحمته وكرامته ما ببعضه يفرح al hazin wa yazul al wa yatim al safa donc le cheikh dit donc que c'est cette, euh, cette demeure qu'il a préparé pour les croyants pour laquelle Allah soubhanahu wa ta'ala mérite euh, la gloire en réalité euh, la, la, la glorification hein, en vérité et en réalité et c'est une demeure par laquelle Allah soubhanahu wa ta'ala va honorer Il va faire preuve de, de, de générosité envers ces, ces créatures euh, élues, parmi les meilleures de ces créatures. Hein. Et euh, yani, donc Allah a été satisfait de cette demeure-là, pour sa euh, générosité pour eux, hein, comme, comme habitation, et comme endroit où ils vont demeurer pour, pour l'éternité et il l'a construit de la plus belle façon et de la plus grande façon et il l'a fait avec sa propre main cette demeure hein? et il l'a couvert de sa miséricorde et de sa, de sa générosité hein? et cela va réjouir celui qui était triste et va euh, faire partir toute forme de, de tristesse ou de malheur et yani, toute la pureté va être complétée après il dit dans le verset 75 wa al arsh arsh خاضعين لجلاله معترفين بكماله مغترقين بجماله يسبحون بحمد ربهم أي ينزهونه عن كل ما لا يليق بجلاله مما نسب إليه, مما نسب إليه المشركون وما لم ينسبوا وما لم ينسبوا الشيخ الإكسبيتانك le verset, euh, on a lu le verset 73, « Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis, puis quand ils y parviendront, et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront, « Salut à vous, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. » Ils diront, « Louange à Allah qui nous a tenu sa promesse et nous a fait hériter de la terre. » Hein, et nous allons, euh, et nous, allons nous, nous installer dans le paradis, là où nous voulons, hein, que la récompense de ceux qui font le bien est excellente. Et le dernier verset, le verset 75, « Et tu verras les anges faisant un euh, cercle autour du trône, célébrant les louanges de leur Seigneur et le glorifiant, et il sera jugé entre eux en toute équité, et l'on dira louange à Allah, Seigneur de l'univers. » Donc, le Cheikh, il explique ce verset, il dit, « Tu vois les anges, oh toi qui verras ce jour-là, ce grand jour, qui ou euh, qui font le tour hein, du trône, ils tournent autour du trône, c'est-à-dire, ils ont servi leur Seigneur et ils se sont rassemblés autour du trône euh, en euh, s'humiliant devant sa majesté et, de, et en reconnaissant sa perfection. » Musta eh, gritina noyé dans sa beauté, il célèbre, euh, il, euh, il, il, euh, il glorifie Allah, et célèbre sa louange, célèbre la, la louange de leur Seigneur, euh, c'est-à-dire qu'il le purifie de tout, ce qu de tout ce qui ne lui convient pas, de tout ce qui ne convient pas à Sa Majesté et de ce qui lui avait été attribué par les mouchriquins, et ce qui ne lui avait pas été attribué. C'est-à-dire, <muches> <hein? muches> et on a jugé entre eux en toute équité. Donc, le shaykh dit, on a jugé entre eux en toute équité, min <muches> al entre les premiers et les derniers des créatures En toute vérité, c'est à dire en toute vérité, au sujet de laquelle il n'y aura pas de doutes ou d'ambiguïté et que personne, parmi ceux qui ont un droit ne va dénoncer ou critiquer et on dira, لم يذكر القائل من هو لأن ذلك على أن جميع الخلق نتقوا بحمد ربهم وحكمته على ما قضى به على أهل الجنة وأهل النار وحمد فضل وإحسان وحمد عدل وحكمة هنا نقول لونج الله لسنة زيماند Euh, il est mentionné à la forme facile, enfin, si, c'est-à-dire le shiriddi, On n'a pas mentionné qui était celui qui, celui qui le disait, c'est-à-dire qui dit et euh, on n'a pas dit qui c'était pour indiquer que c'est toute la création qui euh, disent euh, louange à leur Seigneur, la louange à leur Seigneur, euh, et euh, n'am. Na donc par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala la sagesse avec laquelle il a jugé hein, sur les, les, les habitants du paradis et les habitants de l'enfer donc il est glorifié de de pour cette grâce et pour cette bonté, et il est également glorifié pour sa justice et pour sa sagesse. Et donc ça, c'est ce qui vient conclure maintenant la lecture du tafsir de l'Imam Cheikh Sa'adi euh, de cette sourate et donc on demande à Allah d'accepter de, de, de nous cette œuvre, de, de, de, ce, de, de, ce, de, de ce tafsir qu'on a, qu a lu, et on espère que subhanahu wa ta'ala Nous, nous mettre parmi ceux qui seront euh, avec les gens qui seront dans, parmi les groupes qui vont au paradis et qu'ils nous préservent des groupes qui vont en enfer et on demande à Allah s.w.t. d'accepter de notre part cette œuvre et pendant ce mois de Ramadan on sait que dans ce mois les œuvres sont multipliées et la récompense est multipliée donc on espère que Allah s.w.t. nous e no pour ça et nous pardonne de nos péchés et subhanakallah ashhadu illa anta astaghfiruka wa atubu wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh je crois que euh, la lune a été vue dans euh, plusieurs pays donc probablement que demain sera, sera l'Aïd, Inch'Allah. Donc, As-Salaam wa alaykum wa al shumatullahi al